Die von der Lezbäuer Bahai und Mikro von Jean-Marie <musik> Anhalt für Reise Lästendel mit Esther und Bernhard zum Thema Erzählung. Bernard, à la dernière émission, vous nous expliquiez l'état d'esprit dans lequel euh, l'éducation Baha'i était donnée. Euh, J'aimerais bien que vous nous en parliez d'une façon un tout petit peu plus concrète. Est-ce qu'il y a une méthode particulière Est-ce qu'il y a des, des outils particuliers que vous utilisez Très bien. Alors les Baïs actuellement n'ont pas la prétention d'avoir euh, ni trouvé ni construit un nouveau système éducatif. C'est une aspiration, c'est un désir, c'est une volonté. Alors il s'agit pas de tout balayer pour tout recommencer, mais les Baïs c'est vrai qu'ils sont sont très en recherche, euh, on va dire, de, de nouvelles méthodes, inspirées aussi de nouveaux courants de pensée en matière d'éducation et du développement de l'enfant. Et actuellement, ce qui existe, on va dire, dans les différentes écoles existantes ou les différentes actions en matière d'éducation, ce sont des opuscules, ce sont des livrets, ce sont des fascicules qui traînent de l'éducation à la fois avec de nouveaux concepts et puis aussi avec, on va dire, une recherche pédagogique sur une autre manière d'enseigner ou sur d'autres manières d'enseigner. Mais donnez-nous un exemple de nouveaux concepts Je pense qu'un concept qui est très important, et c'est peut-être, on va dire, un des premiers dans l'ordre chronologique des concepts, c'est la considération de la personne et dans la reconnaissance de sa noblesse. Alors à la fois, ça peut être un concept qui paraît ancien, mais quand on le regarde de plus près, les maïs considèrent que vraiment euh, l'être humain, c'est-à-dire l'enfant, dès sa conception, est un être qui vient au monde noble, c'est-à-dire qui en lui toute une richesse humaine humaine bien sûr, mais qui est aussi pour nous une dimension spirituelle. Concrètement, euh, comme si l'enfant avait en lui, avait en lui un trésor avec d'innombrables pierres précieuses, chacune d'elles étant des qualités humaines et donc des capacités potentielles qui se, qui se concrétise dans la vie de tous les jours. Je pense à la bonté, la générosité, l'amabilité, la gentillesse, ce que l'on demande souvent aux enfants comme s'il devait aller les prendre à l'extérieur. Alors que la vision Marie, c'est que l'enfant dispose de ce potentiel euh, spirituel et de ses qualités déjà en lui. Donc le principe éducatif fondamental est de développer ses qualités, comme si on imaginait que dans la graine, il y a forcément déjà la fleur ou le fruit, et donc c'est un peu le travail du jardinier qui va faire sortir, qui va faire émerger ce potentiel contenu. C'est un regard qui est plein d'amour et d'espoir que vous portez donc sur l'enfant. Euh, mais je n'ai pas entendu à un seul moment euh, que vous nous parliez de ce que vous faites des défauts de l'enfant ou jusqu'à présent, on a l'habitude de voir que oui, effectivement il y a des qualités chez l'enfant, mais il y a aussi des défauts. Comment est-ce que vous faites pour corriger les défauts Alors là aussi, il y a eu on va dire une reprise du vocable défaut. La considération maïs, c'est de penser que l'enfant n'a pas des défauts, mais qu'il lui manque des qualités. Ça semble un petit peu bizarre, mais c'est c'est presque un deuxième concept qui est très important et très fort, et c'est celui de penser que le mal n'existe pas, que le défaut n'existe pas, c'est juste une absence de bien ou une absence de qualité. En clair, ça veut dire que si je développe les qualités de mon enfant, Et dieu sais que c'est un travail important en tout cas si je développe les qualités de mon enfant c'est comme si je mets la lumière dans une pièce qui est obscure le fait de mettre la lumière l'obscurité disparaît c'est à la fois aussi simple et aussi euh, et aussi complexe que ça donc éduquer un enfant pour nous c'est développer ses qualités encore et encore ce qui laisse de moins en moins de place aux manques de qualité que l'on appelle en l'occurrence, que l'on appelle les défauts. Donc c'est vrai que c'est un travail quotidien, c'est un travail de tous les jours, et c'est un travail on ne peut plus concret, puisque c'est vraiment au quotidien qu'il faut aider l'enfant à développer tout ce potentiel finalement. Et il a besoin de nous pour cela, parce qu'on sait très bien qu'on ne suffit pas à soi-même. Mais dites-moi, si par exemple je me rends compte que mon enfant a menti, je vais je vais pas quand même nier ça, je vais lui dire « tu es un menteur ». Alors bien évidemment... Notre travail est un travail, je disais tout à l'heure, de jardinier. Le jardinier ne se contente pas de regarder fleurir ses fleurs. Il va repérer aussi peut-être ce qui ne va pas, peut-être la fleur qui ne pousse pas droite ou peut-être ce bourgeon qui est après moisir. ou Voilà, toutes ces images, toutes ces paraboles pour dire que si les parents, et les éducateurs repèrent que l'enfant ne va pas dans une direction de développement des valeurs morales, comme on dit aujourd'hui, des valeurs citoyennes ou des valeurs humaines, l'éducateur doit intervenir. Mais l'interdiction ne sera pas en termes de reprocher l'enfant ce qu'il n'est pas ou ce qu'il ne peut pas, ce sera de lui faire remarquer ce qu'il a nécessairement besoin d'améliorer et de l'aider à améliorer les choses. Ce sera pas dit « tu es menteur » ou « tu es voleur », ce sera de dire aussi « bon, pour l'instant tu manques de vérité ou tu manques de sincérité » Euh, je n'apprécie pas ça et je vais t'aider à développer la sincérité et peut-être l'honnêteté. C'est vraiment une démarche d'encouragement et de valorisation. Vous nous donnez vraiment envie de, de participer à ce genre de formation car c'est vraiment un tout autre regard, une toute autre manière de, de percevoir les choses. Merci beaucoup Bernard d'avoir accepté de venir à trois reprises répondre à nos questions. À bientôt. Wenn ich mich für diese Erzählungsmethode an Beispiele interessiert, können ihr also um Radio Ära urrufen, da ist um 22 22 89 für mehr Informationen oder für mich selber, da ist der 091 33 42 10. Merci und bis nächste Woche.